Réalité augmentée, les techno à un autre niveau. Les technos à un autre niveau. Shut up and take my money. Bienvenue tout le monde dans la réalité augmentée, la techno à un autre niveau Jean Benoît Grenier votre animateur je prends je prends en place et je suis accompagné cette semaine de Luc Deshommes. Salut Luc, salut Jean Benoît. Et euh, ben cette semaine on a pour commencer euh, une bonne et une moins bonne nouvelle. Euh, je vais débuter avec la moins bonne. Par... Après ça on ira avec le positif. On a appris cette semaine que euh, Daniel, euh, le troisième membre de la réalité augmentée, a pas le choix, euh, question d'horaire de travail, de quitter l'émission. Euh, C'est avec euh, regret qu'il le fait. On l'a pas sacré d'or. Ok, pas de rumeurs, pas de. Euh, il a euh, fait des remplacements durant l'été. Vous l'avez, euh, vous l'avez remarqué, il était pas là. Euh, a fait des remplacement durant l'été de soir et de nuit et euh, euh décrocher cet emploi-là Euh, pour la suite des choses, au moins jusqu'au mois de janvier prochain. Euh, en tout cas, ça, c'est ça c'est les dédales de sa vie euh, personnelle et privée à lui. Euh, mais ne pouvait plus faire partie de l'équipe de la réalité augmentée. Et tant qu'à nous dire, euh, ben, écoute, je ne pourrais pas être là, mais gardez-moi une place. Il a plutôt euh, jugé bon de dire, ben, écoute, euh, les boys, essayez de trouver quelqu'un d'autre pour me remplacer. Et c'est ce qu'on va tenter de faire. On vous invite, d'ailleurs, si vous êtes intéressé à l'univers du euh, podcasting, vous voulez faire partie de la réalité augmentée, vous pensez avoir ce qu'il faut, Euh, on va vous inviter à nous envoyer votre candidature via le podcast réalité réalitéaugmentée c'est notre adresse courriel euh, via les réseaux sociaux aussi ça vous tente, vous êtes dans un autre podcast vous avez encore du temps libre gang de chanceux euh, Ben participez <rire> si vous êtes euh, un amateur de jeux vidéo de cinéma parce que vous le voyez on touche plusieurs facettes d'une semaine à l'autre on n'a pas un carcan défini on n'est pas toujours en train de parler des mêmes sujets euh, ça vous tente de postuler Ben faites-le, c'est lui qui est capable Vous êtes capable. Tout le monde est capable, mais euh, quelqu'un qui, qui aime les gadgets aussi, parce qu'on s'appelle la réalité augmentée. La techno à un autre niveau. Et la techno a été mis légèrement de côté <rire> depuis le début du podcast. Fait que ça pourrait être pas mal quelqu'un qui est euh, gadget, euh, iPod, iPad, euh, Android, patente, tablette, ordinateur, peu importe. Ça serait ça serait cool. Ça fait 36 euh... épisodes aujourd'hui là. Ça fait 36 ouais. épisodes qu'on met la techno de côté, même si dans le titre. Mais c'est la techno dans un autre niveau. Ça veut dire c'est le niveau qu'on On en parle pas, ouais, non, mais ça c'est euh... subliminal ce niveau-là. Ouais, c'est ça. Mais je pense, mais là f... tout de suite, je vous avertis, puis ça va paraître là si vous envoyez votre candidature préparez-vous à vous faire martyriser regardez ça fait trois co-animateurs qu'on passe depuis <rire> le début du podcast il y a quelque chose là Jean Benoît faut qu'on se parle hors donc je pense qu'on a un problème je pense que <rire> on doit être pas vivable non non il y, y a clairement quelque chose les astres ne nous aiment clairement. pas euh... moi je pense que c'est toi le problème là. mais bon en tout cas je vais va garder ça pour moi je l'ai dit hein? ouais non tu ah? l'as dit ouais oh, OK <rire> <rire> Quoi que jean pierre aussi pense, c'est moi le problème, mais ça c'est un autre histoire. Il n'y a pas réglé le problème encore Non, cas, non? <rire> non tu, tu marches toujours, est-ce que je sache bon, okay. Ben, je suis pas comme le docteur Xavier dans X-Men. Je pense résoluble. Euh, ça va, c'est relativement ouais. bien de ce côté-là. Non, on, on aime ce qu'on fait. Est-ce que est si les, les, les changements, c'est pas nécessairement voulu, on veut toujours garder le monde qui ont fait le podcast. Daniel, c'était super le fun. J'ai adoré faire le podcast pendant le temps euh, qui était avec nous. Puis euh, je vous si ça vous tente d'essayer ça. Euh, On mange personne. On va, on va mmh. vous donner une chance. Non, on est tout à distance. De toute façon, c'est dur manger quelqu'un à, à quelques 300 cents kilomètres de, de distance. <rire> on mange pas personne, même si les gens se sauvent. Ça, ouais, c'est ça. C'est mystère. Ils peuvent se sauver, effectivement, c'est parce qu'on les a pas. On mangé. les a pas chandis. Ouais, c'est ça. Alors voilà, ça c'était la, la triste nouvelle, c'est vrai que, puis ça c'est sans, sans blague, sans euh, sans faux, euh, sans fournir, sans tu sais, euh, faire semblant, c'était un plaisir de travailler avec Daniel, je l'ai eu à la radio, euh, entre autres dans mon émission pour des chroniques de jeux vidéo, c'est un gars qui est passionné, c'est un gars qui joue énormément, c'est une bible d'information, euh, c'est un gars qui a du vécu dans ce domaine-là, des contacts, il amenait énormément à la réalité augmentée. Puis je pense qu'on va, on va garder le titre de membre honoraire s'étend s'il y a le temps. Il embarque n'importe quand dans le show. On fera, on fera notre une heure et quelques minutes habituelles pour lui faire un petit peu de place. Malgré malgré que là il dit ne pas avoir de temps, mais si éventuellement ça débloque, écoute, on, on t'accueille Daniel sans faute. Euh, sache que t'es toujours dans nos cœurs. C'est son échangeur puis son, son buste sac à la porte, quelque chose comme ça. <rire> <rire> c'est genre on va le reprendre. Ben là, oui, pour t'inscrire là l'autre, tu sais. Pour sois juste du bon. <rire> Moi, je vais déjà te dire que la, la nouvelle personne des siège injectables, on attend rien que Daniel se fasse mettre à la porte, tu sais. Alors, que... au pire, on fera ça à quatre. Regarde, je veux dire, c'est toujours ouais. le fun d'avoir des, des chroniques puis du monde différent. Puis regarde, aucun problème avec ça. <rire> Donc si vous voulez postuler podcast realité @gmail.com sinon ben via euh, via les réseaux sociaux Facebook Twitter euh, aussi on est là-dessus nos comptes personnels euh, ou encore le compte officiel de la réalité augmentée passer par là euh, on va jaser euh, vous voyez genre on stackine on a du fun on se prend pas au sérieux on fait juste gamer on fait juste écouter des films pis on a une opinion ce qu'a vaut on le sait pas euh, ouais, on, pas on, grand chose on mais pense on pense qu'elle a une, qu a une valeur bien. mais bon <rire> Alors voilà, c'est la, la petite annonce pour le début d'émission. L'autre truc, et là on embarque dans le positif, puis on va y aller jusqu'à la toute fin de l'émission dans cette vibe-là de positif. Euh, le concours de la réalité augmentée, on vous euh, en parle depuis 4 euh, épisodes maintenant. On a 4 jeux à faire gagner. Euh, Burnout Paradise de Ultimate Box, Crisis 2 Maximum Edition, Medal of Honor, et Mirror's Edge donc des jeux qui euh, ont une certaine valeur je pense et qui en plus c'est pour gratis sont très très intéressants euh, des jeux que vous aurez gagné euh, via la plateforme de téléchargement Origin euh, de Electronic Arts. <rire> on peut pas tout avoir. Hein? Non, c'est ça. <rire> Il y a toujours un petit côté euh, Il y a négatif. Toujours une pogne avec les petits caractères faut aller. Ouais, exactement et donc euh, ben euh, euh, je dirais pas que ça a raison pour lequel on les fait tirer mais on voulait non, non on voulait s'en débarrasser non ça serait pas faire j'ai un compte j'en ai un counter origin ouais, je, je moi aussi ser, je m'en sers pas mais j'en ai un <rire> le diable est installé sur ma machine fait <rire> si moi je suis capable de se سيرu avec ça vous autres aussi bon ah, c'est ça le virus qui arrête pas de me dire c'est origin <rire> Ah vas-tu vouloir clairer tout le temps. En tout cas, <rire> ceci étant dit, euh, trêve de plaisanteries, c'est des excellents jeux. Euh, D'ailleurs, je vais faire la critique éventuellement de Medal, euh, Medal of Honor. Euh, c'est pas un jeu parfait, mais pour gratis dans un concours, quand même correct. C'est un bon shooter là. Non ouais, mais ça sera pas, pas trop long en 6 heures, tu vas pouvoir faire ta critique. Oui exactement, c'est ça. C'est euh, une bonne journée de gaming. Là. Exact. Mais, mais c'est un 6 heures intense, c'est pas Quand même, quand même. Ouais. Euh, donc on va y aller avec le tirage, comme à l'habitude. Moi j'ai les euh, les noms des participants j'ai l'ordre dans lequel ils veulent, ils veulent les jeux parce que c'est un peu ça la, la la thématique, il y a pas de questions au quiz, juste nous dire dans quel ordre vous les voulez les questions que les gens qui gagnent euh, soient satisfaits. Ça se peut que la quatrième personne pigée, ben son jeu numéro un, ben il était pas prêt encore fait qu'elle va l'avoir, tu sais, fait que c'est une possibilité. On espère que ça va euh, satisfaire tout le monde et comme à l'habitude, moi j'ai les noms. J'ai les listes de jeux et Daniel, euh, pas Daniel, mais Luc, euh, Daniel pense à moi, c'est sûr. Euh, c'est sûr, c'est sûr. sûr. Peut-être qu'il pense à m'étriper, mais ça, c'est une autre histoire. C'est pas pas pas important à quoi qu'il pense, juste qu'il pense à toi, c'est déjà pas pire. Écoute, c'est déjà pas mal trop, trop d'attention. Euh, donc, Luc, t'as euh, le, le, le, le random.org ou je sais pas trop quoi, là, le site qui va nous permettre d'y aller au hasard pour piger euh, ouais. nos gagnants. Combien comptez de personnes Euh, on tire quatre personnes. OK. Donc, je vais demander quatre chiffres entre un et le nombre de participants. Ouais. Je vais te donner ces chiffres-là. Drette, là, c'est euh, le numéro 6, qui est six. le premier. 6. Okay. Euh, Lisette Simonneau. Qui remporte? Elle a déjà gagné. Euh, C'était quoi le concours qu'elle avait gagné? Elle avait gagné, je pense, c'est le jeu Dirt, ça se peut tu Oui, Dirt Showdown qu'elle avait remporté. Donc, euh, et là, ben, étrangement, euh, elle gagne encore. Ça, c'est félicitations. Elle met en première Viseur. position probablement le jeu le moins connu de, des quatre mais dont j'ai déjà fait la critique et j'en ai fait une excellente critique parce que Mirror's le jeu edge. il est bon Mirrors Edge <rire> et, euh, vois et fait... je vote Moi je t'écoute quand tu parles. Tu ouais, ouais non, je sais. Mais c'est c'est plate c'est pas respock mais ça c'est une ah, histoire que j'ai jamais demandé <rire> trop. Euh, pu... je suis en train de noter euh, c'est ça étrangement comme je disais ça a l'air qu'on a de l'influence chez nos auditeurs parce que il euh, y a plusieurs personnes qui nous ont mis Mirror's Edge dans leur top 2 donc il euh, faut croire que un sleeper hit qui reçoit une bonne critique dans la réalité augmentée ça augmente l'intérêt que les gens ont pour celui-ci alors euh, tant mieux félicitations Lisette tu remportes ce jeu très demandé oui deuxième euh, ok let's go on va y aller avec numéro 5 Alan Bernard que j'ai croisé d'ailleurs euh, au War Zone. Félicitations oui. celui-ci, il gagne euh, Medal of Honor. Ah, c'est un bon c'est un bon petit jeu. Yes. Court mais bon. Il disait que justement il aimait beaucoup ça les, les les shooters, il avait mis Mirror's Edge en premier aussi dans sa liste. Donc euh, félicitations, remporte Alan Bernard Medal of Honor. Donc félicitations celui-ci. OK. Donc, ensuite euh, le troisième sera le numéro 3. Jonathan Terrien, qui est certainement le neveu de Michel. Non, je sais pas. Je sais pas. <rire> euh, il remporte son deuxième choix, le premier étant Mirror's Edge. Je vous le dis, là, c'est comme la popularité. Euh, c'est presque ridicule. C'est ouais, c'est c'est censé drôle. Euh, il remporte Burnout Paradise, euh, jeu de course euh, fort intéressant, très léché, très plaisant. Donc Jonathan Terrien, félicitations. D'ailleurs, on va con contacter toutes les personnes là, via leur adresse courriel euh, pour leur transmettre les codes pour euh, les jeux euh, en question. Merci euh, à Maxime Giguère, celui qui a conçu notre nouveau logo qu'on vous a présenté d'ailleurs euh, au Warzone, qui nous a euh, gracieusement donné euh, les copies des jeux. Ils avaient déjà, il euh, les a achetés dans le cadre du Humble Bundle, fait qu'il s'est dit les restants, on va y passer dans la réalité augmentée. Alors, on est comme un, on est comme une poubelle, tu sais, ça peut-être. On le passe pis, les restants. Oh, merci, bonsoir, c'est fait. Euh, il t'en manque pas un? Il en manque un, oui. Euh, un numéro un Daniel Blanchette je pensais que tu allais dire Daniel Carozella il <rire> a-tu le droit lui ben en fait il s'est auto congédié <rire> fait que peut-être ouais. je sais pas ah il, c est, c est, il a juste débarqué pour qu'on lui donne un qu'il puisse gagner un jeu c'est ça non <rire> exactement non. <rire> la semaine prochaine on vous annonce une bonne nouvelle il revient <rire> il revient vu <rire> qu'il a pas gagné et tantôt je te disais Luc la possibilité que une personne soit la quatrième pigée, Et est quand même son choix numéro 1 mais c'est exactement ce qui arrive. Daniel Blanchet remporte Crisis 2 euh, qu'il avait comme choix numéro 1 donc euh, c'est cool fait que même quatrième, il est quand même numéro 1 parce que lui il a son premier choix fait que ça donne bien comme concours. Alors je répète est les gagnants. Hein Et un devin. Ah un devin, je sais. On dirait que c'est arrangé que le gars ait vu. Euh, Mirror's Edge, Lisette Simono remporte ça. Mais dans le Alan Bernard, Crisis 2, Daniel Blanchet qu'on vient de nommer juste avant, on euh, y allait avec notre troisième gagnant, Jonathan Terrien euh, pour Burnout Paradise de Ultimate Box. Félicitations à notre, euh, à nos quatre gagnants. Et un gros merci d'avoir participé euh, en si grand nombre. Euh, c'est euh, ça, ça veut dire que vous, vous êtes à l'écoute. Ça puis ça, ça. On a au moins touche. quatre personnes qui nous écoutent, même ça m'est pas payé. Ça nous touche. T'sais, oui, je, oh oui. Je veux une émotion là. Juste, ouais, c'est pas pire. Un, ouais, pas pire. <rire> trouve, trouve la bonne. Ouais, non, c'est ça. Je sais pas comment l'exprimer, ça, Karim. Euh, un gros merci à vous autres et euh, merci à tous les participants. On se dit, euh, ben, à la prochaine pour un autre concours, on aura euh, Zombie Tycoon 2 à faire euh, gagner. Euh, éventuellement, je pense qu'on va décoller ça la semaine prochaine, on va se donner un laps de temps là, entre les deux concours euh, on avait eu le créateur euh, avec nous, euh, euh, le monsieur là, de, de Frima qui est venu euh, dans notre émission, Martin Martin Brouard exactement, je cherchais le nom pendant que j'ai tiré la sauce, euh, qui est venu dire, euh, pas pire, Pas pire, hein? Je, je, je, je, je Il y bon a Je de pâte qu'il y a de sauce, mais c'est pas grave <rire> et euh, donc euh, on aura une copie de ce jeu-là à vous faire tirer euh, dans l'émission La réalité augmentée donc éventuellement Dans le prochain épisode, c'est à surveiller euh, dans le cadre de ce beau programme. C'est à, suir, à suivre. À suivre, comme il disait. Allons-y avec euh, l'événement qu'on a, euh, à lequel on a participé la semaine passée, toi et moi, samedi le 14 septembre, on s'est rendus tous les deux du côté de Québec. Moi, oui, une heure oui. de route, toi, trois et demi, donc euh, <rire> oui, investissement personnel un peu différent. Ouais, genre 7 heures dans une journée puis <rire> dans le char. Ouais, et euh, donc cet événement là, un événement de gaming qui visait de jour La famille et de soir, elle est les plus hardcore, les adultes, euh, on a participé à ça. On, euh, moi, j'étais là toute la journée, j'ai quitté vers 11h30, si je me trompe pas, euh, le soir. Toi, tu es parti à la fin de l'après-midi. On a vécu une expérience un peu différente parce qu'on n'a pas vécu les mêmes activités. Euh, mm -hmm. en, on était ensemble l'après-midi, mais en soirée, toi, tu n'étais pas là. Donc moi, ça va teinter un peu euh, ce que j'en ai pensé de cet événement-là, mais je vais commencer avec toi. Vas-y avec euh, avec tes impressions. Ben, c'est parce qu'en nous a présenté ça euh, dans l'émission d'avant, quand quand Jess, Jessica, le J ouais, tu as nous de... en parler. Euh, bon, c'était un gros événement pour la famille puis tout ça dans la journée puis tout ça. Puis quand je suis arrivé là, moi, après 3 heures, trois heures et demie de de voyagement, euh, puis que j'ai vu un comme douze, quinze consoles sur des tables avec, tu sais, quelques Euh, N.E.S. qui avait les deux Mario, euh, le premier Mario, puis... J'ai été un peu comme un, un peu déçu. J'ai trouvé ça le fun. J'aimais ça voir les Atari 2600, voir euh, une télévision, voir un colécovision. Tu sais, des des des consoles de mon enfance à moi et non pas la console de l'enfance du monde plus vieux qui a été sûrement la NES. Moi, la NES, ça a été ma deuxième vraie console. Moi, la Atari 2600 a été le premier. Oui, je suis un vieux crouton à ouais, Go, vous pouvez le dire. Euh, mais j'attends le Go là. Ouais, Go. go. T'es un vieux crouton. Merci. Donc euh, je m'attendais à voir peut-être ça puis il y en avait pas. Euh, puis il y avait tu sais aucune explication sur les consoles, c'est un musée. Dans un musée, on est là pour voir, pour Euh, se divertir mais aussi pour apprendre. Euh, ça aurait été quoi de mettre une petite pancarte à côté de chaque console pour dire bon c'est quoi la console, en quelle année qu'elle est sortie, par quelle compagnie, euh, le nombre peut-être de consoles vendues, euh, tu sais une, une liste de jeux qui est intéressant qui est sorti sur ce console-là. Il y avait rien de ça, il y avait des vrais Super NES, il y avait des machines euh, bon un peu bizarre sorties de compagnies qui sont plus ou moins légales à faire des machines qui roulent oh, des, des jeux de, de SNES <rire> ou de NES mais qui sont pas des machines Nintendo il y avait ça là Euh, C'était un peu pêle-mêle. Tu jouais, puis il venait en arrière de toi pour remettre tes fils sur le dessus de la table. C'est parce que, regarde, je n'ai jamais échappé une console à terre en tirant ses fils. Ça commence commencera pas aujourd'hui. Il euh, y avait certains jeux intéressants. J'ai trouvé ça le fun de pouvoir jouer à genre Tetris Attack sur le SNES avec ma femme. On n'avait jamais joué. Puis elle, qui est une folle de Tetris, je l'ai battue. <rire> yes, sir. Mais tu sais... Euh, fait Il y avait une couple de jeux intéressants. J'ai joué à un jeu de Michael Jackson qui était Moon euh, Moonwalker, je pense. Oui, exactement. Euh, qui, est, qui est très intéressant parce que dans ce jeu-là, Michael Jackson sauve des enfants. Je vais arrêter là. Mais euh, c'était un peu spécial. C'était un jeu qui était le fun, mais tu sais j'ai joué un peu à tout. Mais euh, je trouvais qu'il manquait quelque chose. Ça manquait d'informations. Ça manquait peut-être aussi de, de quantité c'était amorphe aussi un peu comme comme ambiance tu sais c'était pas c'était pas l'ambiance party ou c'était pas tu sais t'avais l'impression on était comme des gens musée, du musée tu sais on était tu sais comme dans le hall d'entrée les gens il y avait le kiosque d'information aller s'informer pour les différentes visites de musée. puis on était une gang on était une soixantaine quarantaine euh, en train de gamer d'un coin puis les gens comme c'est quoi ça <rire> qu'est-ce qui se passe c'est que c'était gang de losers là puis dis entre autres je, je, salutations à celle-ci Marie M de l'ancienne de musique plus qui est maintenant à TVA euh, qui a fait un reportage qui est venu dans l'après-midi euh, reportage qui est passé en soirée d'ailleurs tu l'as euh, tu l'as euh, twitté tu l'as euh, facebooké sur euh, les réseaux sociaux euh, parce que on a on me voyait un peu là en lointain bon, puis on se voit tout un peu c'est mon c'est mon père qui m'a appelé je suis en train de faire l'enregistrement pour ma vidéo de la Mazda M X 5 que tu, t'es totalement flabbergasté qu'elle s'appelle Pumiata ouais. euh, comme tu m'as dit à la radio l'autre jour mais c'est ça fait que euh, elle, elle était là elle a enregistré ça puis oui on s'est fait voir un peu Bon job du la... ouais. caméraman qui a zoomé gros là pour qu'on voit pas que c'était pas si plein que ça. Ouais, c'est ça. Fait que si vous voulez voir ça ben vous pouvez aller sur euh, le Facebook la, ré... la réalité augmentée. Je pense que ça allait été... être posté, je sais pas si ça a été reposté dessus mais sinon aller sur le site de salut bonjour puis taper Warp zone puis vous allez le voir là. Mm -hmm. Mais c'est ça. Fait que j'ai j'ai j'ai pas trouvé que c'était plate mais j'ai trouvé que le hype qu'on avait monté pour la journée entière, tu arrives là puis tu te fais dire "Ah non, mais ça c'est c'est c'est juste pour asseoir. » Ah, c'est juste ça commence à 8h, tu puis là ah, ça commence à telle heure puis là À quoi à cinq quatre heures à peu près ils sont venus commencer à éteindre toutes les télés quatre heures et demie peut-être ou ils étaient peut-être dans ce moment cinq heures tu sais ils ont commencé à venir éteindre toutes les télés pour refaire le setup fait que c'était comme fini fait que moi je suis parti de chez nous euh, j'ai conduit trois heures et demie pour arriver là bas vers à peu près deux heures pour pouvoir être là à peu près trois heures pour reconduire un autre trois heures et demie pour revenir C'était pas exactement ce que moi, on m'avait vendu. Puis là, regarde, je veux dire, je critique pas l'organisation. Oui, euh, toi, tu vas parler de la soirée, ça a été super bien fait. Puis moi, je suis allé là en famille. Quand je sors, normalement, loin comme ça, j'amène ma femme, j'amène mon garçon. On sort en famille. C'est rare que je parte tout seul euh, à Québec, 7 heures de de voyagement, plus le temps de rester là-bas tout seul, puis que je dis à ma famille « Ciao, bye, arrangez-vous vos troubles ». là Normalement, on sort en famille, nous autres. Pis, tu sais, mon gars aimait ça. Il a joué à certains jeux qu'il avait jamais joué. Il a joué au premier Kirby sa NES. Lui, il joue à Kirby sa Wii. Il a joué ah, une 3 D O aussi. Ça, il a cool. joué à 3 D O. Euh, on dirait pas quel jeu parce qu'il est pas disposé à jouer à ça. <rire> mais bon, juste ça, on... anecdote de même. À ma naie, on, on fait le tour un peu, on va voir la boutique pour les souvenirs. On revient la 3 D O a plus le même jeu dedans. Pis là, ton gars, tu sais, il aimait ce jeu-là. Il avait le goût de jouer. T'allais voir un préposé, donner un petit vin. <rire> non c'est pas vrai je vais pas donner de sel mais tu sais il y avait personne qui jouait à la 3D au jusqu'à ce qu'on demande tu sais parce que le petit bonhomme il avait le goût de rejouer au même jeu tu sais fait que finalement ils ont été cherchés tu sais les les bénévoles étaient là ils faisaient non, très ouais. bien le travail tu sais euh, mais d'une certaine mesure je pense qu'ils étaient mal servis par la grandeur d'événement il aurait pu avoir plus de stock deux jours ça aurait été correct aussi là euh, mais je pense qu'il y avait peut-être des restrictions de la part du musée pour cette parti là parce qu'en soirée on s'est vraiment lâché là. C'est ça, ça. Que si je le donne le bénéfice du doute, c'est juste me semble que le, le le hype ça avait ça avait été tu sais on avait fait un gros buzz alentour de tout ça puis que tu sais ça commençait dans l'après-midi puis ça allait jusqu'au soir, c'était plus ou moins vrai, La vraie, le vrai le vrai événement, c'était à partir de 8h. Puis ouais. avant ça, ben tu te contentais un peu de ce qu'il y avait là. C'est gars c'est c'est bien organisé ce qu'il y avait c'était intéressant je veux dire il y avait un Sega Master System il y avait plusieurs NES. il y avait une 3D haut comme tu disais il y avait euh, j'ai j'ai vu quoi il y avait un Nintendo 64 il y avait une PS2 c'était drôle d'avoir une PS2 comme étant une console presque rétro là-dedans parce que tu te dis ça ne c'est pas si vieux que ça mais oui c'est tu sais, la PS3 est sortie de ça donc c'était quand même intéressant mais j'ai resté sur ma faim. puis euh, c'est sûr que le monde qui restait à Québec ou qui était alentour de Québec ça valait la peine peut-être de conduire une demi-heure pour aller là avec la famille voir les jeux puis t'en retourner moi qui, qui, a, qui, a, qui a conduit tu sais huit heures à peu près dans ma journée en tout pour aller là-bas pour un trois trois heures de jeu au moins on, on a eu l'occasion aussi d'aller souper puis de jaser un peu ça j'ai trouvé ça le fun aussi tu sais ah ouais t'as trouvé ça le fun, fun d'être disponible né de moi je me, je me suis forcé là, mais regarde okay. j'essaie je, d'être fin arrête <rire> d'essayer de me tirer la vérité de la bouche là. mais non non on, on, on rigole là, mais tu sais on a eu du fun on a jaser tout puis ça m'a permis à ma famille aussi de te rencontrer tu sais en te parlant Jean-Benoît mais tu sais on s'était jamais vu Nous autres oui mais pas eux autres donc tu sais, ça a été le fun mais tu sais j'ai resté un peu sur ma faim pour l'événement. Je, je veux pas planter l'événement, ils ont bien travaillé, le monde qui ont été là dans la soirée ils ont vraiment trippé mais peut-être tu sais à l'avenir soit euh, augmenter les activités dans l'après-midi pour aller avec le hype qu'on a monté ou juste dire carrément au monde mais regarde il va avoir un petit peu d'affaires dans l'avant midi mais le vrai part dans l'après midi mais tu sais le vrai party c'est à 8h. » fait que si vous voulez vraiment l'expérience complète venez pas avant ça sert à rien t'sais, bon c'est à peu près ça là tu mais... connais le chialage là je peux y aller avec mon bout? là ouais mais non je comme je te dis je veux pas planter <rire> l'événement mais euh, on moi j'avais compris qu'il y avait plus de stock que ça dans l'après midi Puis c'était pas nécessairement le cas. J'ai mmh. tu mal compris peut-être, mais euh, c'est juste ça qui me déçoit un peu. Pour le reste, j'ai pas vraiment grand chose à dire. Puis peut-être comme tu dis, c'est le musée qui ont dit garde, euh, tu sais, tranquille, euh, tranquille les petits gosses et les petites filles euh, Vous aurez le party plus tard, mais que la, le musée soit fermé. Mais bon. De soir, 20 h Moi j'ai je... <rire> parce qu'on est allé souper, mais tu sais, demain, faut que Luc et sa famille partent. Fait que j'ai attendu une heure et quelques dans ma voiture, en attendant, il ça en plus, tu sais. Fait que, rester dans la voiture, écouter des podcasts, tout ça, je me suis mis à jour, tu sais. Fait que, euh, ça, c'était correct. Rendu à 20h, en avant de la porte, facilement, une centaine de personnes, les les lumières flashies, la grosse patente, euh, c'était plus le même... C'était le ying et le yang. Ah non, c'était complètement <rire> l'inverse. Le party était poigné. Tu arrives euh, en rentrant, on donne un petit cop de popcorn gratis. Ah ouais, tu sais, vraiment, l'ambiance, la, la musique électro de Chip Toon, puis tu sais, toute la patente, des remix euh, c'était vraiment, c'était un événement cool. On avait du monde déguisé, il y en avait une en Lollipop Chainsaw, il y en avait en Pokémon, tu sais, il y en avait en plein de, de, de personnages différents à euh, Tout moment dans la soirée, il y avait un animateur qui montait sur un stage, il y avait des quiz euh, à saveur jeux vidéo, euh, c'est quoi cette silhouette-là, faut trouver la musique à l'envers, des ralentis, des accélérés, tout ça. Le monde participait en masse, c'était vraiment trippant. Euh, beaucoup de jeux, on avait facilement 4 à 5 fois plus de jeux qui étaient disponibles euh, pour le gaming que ce qu'on avait de jours Et là où est-ce que je me pose... La question, c'est... Il y avait de la boisson, il y avait de la nourriture. Pourquoi de jour, il y en avait... Tu sais, c'est pas une question de réglementation du musée, là. C'est pas ça. Pourquoi qu'il y en avait pas plus si c'était moins dangereux de jour que de soir avec la boisson puis les, les, les, les, tout ce qui pouvait scraper une console que les gens se promenaient avec puis au nombre de monde. Il y avait, tu sais, à l'intérieur de l'établissement, là, 3, 4, peut-être 500 à certains moments, là, personnes qui étaient là entassées. Il y avait des kiosques partout. C'était incroyable, Bien... c'est tout est une question de avoir des enfants puis de l'alcool à la même place c'est pas un... non non <rire> mais ce que je veux dire c'est que il y a moins de troubles il y avait pas de nourriture il y avait pas de boissons de jour donc moins de chance de briser les consoles puis, de soir il y avait tout ça qui peut briser les consoles il y avait plus de monde en, en plus mais il y avait plus de consoles tu sais donc non, je ne ouais, pense pas que, que ça soit le risque de briser les consoles de jour avec les enfants qui était problématique. donc pour moi ça doit venir de de la part du musée des des possibilités, des droits qu'on nous a euh, accordés. Il y avait des conférences, j'en ai vu trois, une sur le marketing des jeux euh, mobiles. Euh, D'ailleurs, j'ai été seul à poser une question après, euh, parce qu'on regardait avec le, le conférencier, nous parlait des différents modèles de vente de jeux, le fameux free-to-play, on s'en sauve pas. Et euh, je lui ai posé une question, à savoir euh, le Humble, le, les, les, les Humble Bundles, si pour lui, c'était l'avenir, si c'était une belle façon, un compromis entre, eux. on veut que les gens puissent payer ce qu'ils veulent, puis en même temps que les gens puissent payer justement la juste valeur à leurs yeux de, de pour les jeux. Euh, puis lui il a trouvé que euh, c'était une bonne question que finalement euh, oui c'était une option d'avenir puis que peut-être que les gros triple euh, A euh, devraient peut-être s'enligner vers ça là, éventuellement pour euh, la vente de leurs jeux. Euh, ça serait peut-être une option. Quoique. Cas vu que GTA à a vendu 800 millions. <rire> ouais. <rire> en, en 24 heures il euh, y en a peut-être qui ont il y a peut-être commencé à changer d'idée le matin quand il a vu ça ouais peut-être euh, conférence de la gagne de douteux.org qui nous ont fait un spécial de trucs douteux par rapport à des jeux vidéo des films des euh, des annonces euh, des produits écoute c'était vraiment hilarant euh, on se sentait euh, au brouhaha pendant quelques instants euh, sans les pichages de bouchons de bouteilles de bière là en moins euh, conférence aussi sur Castlevania. écoute il y avait des trucs vraiment pour tout le monde côté conférence ça allait venait pendant euh, à les conférences euh, de la salle de gaming jusqu'à euh, jusqu'aux euh, jusqu'aux artisans là, qui nous parlaient de, du domaine. Fait tu en soirée, c'était complètement une expérience autre. C'était vraiment c'était des des adultes, c'était des des personnes de tous âges, il y en avait de 20 à j'ai vu des personnes de euh, plus de 60 ans, c'est tu sais t'aimes les jeux vidéo, t'avais ta place là. Moi, je l'ai vécu un peu particulier parce que tu sais, je suis pas de la région de Québec. Euh, J'ai croisé Alain Bernard que je salue d'ailleurs, qui, euh, qui a remporté euh, Medal of Honor tantôt. Euh, on a passé une partie de la soirée ensemble, mais lui connaissait personne, il vient pas de la région de Québec. Moi non plus, on s'est accoté ensemble puis tu sais, on a fait le tour, on a joué une coupe de game, euh, mais tu sais, c'était vraiment on voyait qu'il y avait un phénomène de gang c'était du monde qui était venu avec leur euh, groupe d'amis pour ça ben c'est sûr que ça met ça met rapidement ça met rapidement l'ambiance. Il mm. euh, y avait quelques Euh, personne de l'industrie. Il n'y avait pas nécessairement euh, beaucoup de gens. Il y avait trois entreprises. J'ai réussi à faire des entrevues avec deux d'entre elles, euh, Nine Dots Studio, qui nous ont présenté un jeu qui a vraiment fait fureur. On nous avait on on nous a fait un alignement de 4 PC et on jouait un jeu dans l'espace euh, de guerre d'aviation dans l'espace avec des vaisseaux spéciaux toute euh, de stratégie plus autre leur but c'est vraiment que ce jeu là devienne un titre de compétition avec des équipes 4 contre 4 des stratégies tout ça euh, comme les jeux de tir qui sont extrêmement populaires mais dans ce type d'univers là euh, un produit très intéressant. J'ai réussi à faire une entrevue avec avec euh, avec Monsieur Boucher Vidal euh, qui est le président et le game designer de euh, l'entreprise Nine Dots euh, qui nous présentait le jeu euh, God Factory euh, Wingman et <rire> ça j'ai trouvé ça vraiment cool de sa part euh, comment comment je te dirais ça euh, on fait l'entrevue, on jauge je sais le jeu m'explique un peu le contrôle là. je fais ok j'étais un peu perdu mais c'est beau tu sais c'est c'est c'est vraiment bien fait euh, le gameplay semble être adéquat euh, c'est réactif tout ça Et là, il me dit euh, « Ouais, on est compatible avec euh, l'Oculus Rift. » Là, je fais « Ok, ouais, ouais, ouais. » Il dit « Tu sais c'est quoi? »« Ben oui, oui, oui. » Là, je dis « Ben, tu sais, ça, ça va te pognier cette patente-là? » Il dit « Ben, écoute, c'est baqué par euh, Cliff Bizin euh, Bizinsky. Euh, » Tu sais, une coupe de personnes bien importantes dans le domaine du jeu vidéo. Fait que c'est sûr que ça va pogner. Nous autres, on est compatibles. Puis dans notre univers, je pense que ça fonctionnerait bien. « Ah, ok, ouais, ouais, ouais. Euh, »« Ok, euh, je te crois. » Il dit « Veux-tu l'essayer? » un fou de poche, j'ai dit oui. Tu sais, c'est sûr organisé ça, ils l'ont installé vraiment pour moi. Euh, tu sais ce que ça fait le pouvoir, c'est fou. T'as l'angie, je te connaisse pas. <rire> non euh, Ça paraissait <rire> juste bien ma carte d'affaires. c'est juste euh, <rire> l'accréditation aux bésiliers. En tout cas, ils installaient ça. Ah, Est-ce qu'un t-shirt avec un logo peut faire? Ah, ouais, c'est fou. Hein? Euh, et euh, Ils l'ont installé euh, et après ça, les gens pouvaient l'utiliser. Donc, pour moi, <rire> grâce à moi, les gens ont une étude euh, supplémentaire euh, pour l'essai. Fait que j'ai pu en même temps tester l'Oculus Rift. Euh, je vous dis, c'est beaucoup de fils, beaucoup beaucoup de fils. t'as l'air un peu weirdo quand tu joues euh, de l'extérieur, j'ai regardé une coupe de personnes, puis tu sais j'étais pas mieux là. mais faut que tu te penches, faut que tu regardes à gauche à droite pour changer l'angle de la, la caméra un peu. tu as ton écran euh, comme si tu regardais un, un écran normal, mais t'es comme plus centré. Puis, faut que tu te déplaces gauche droite pour voir les différents éléments. ça ça devient vraiment immersif puis imagine dans un, un univers spatial à 360 degrés là. Euh, tu peux regarder dans les coins, tu peux, tu sais ça rend ça vraiment euh, immersif, euh, Et je... ça, ça déplace pas ton vaisseau quand tu regardes ailleurs. C'est vraiment comme si t'étais assis dans le cockpit, ouais. tu regardais à gauche, droite, en haut, en bas, puis tu contrôles toujours ton vaisseau avec le joystick. Ouais, le gamepad. Euh, ok, moi ouais, c'est ça, ça peut être bien. intéressant. Très cas. très cool comme façon de procéder. Euh, je sais pas si c'est la faute du jeu, je sais pas si c'est la faute de l'Oculus Rift ou ou, en... ou encore de mes yeux parce que on est tous différents. Écoute, j'ai peut-être les yeux croches, euh, un millimètre fait la différence. Euh, je trouvais qu'il y avait un flou. Si la... j'étais pas capable de lire, c'est comme si j'avais des lunettes floues par dessus les yeux. C'est peut-être moi. je sais pas pour les autres si ils ont vécu la même affaire. Je sais... Comme je vous dis, je sais pas d'où est la provenance euh, du mmh. pépin, mais pour ce qui est de jouer, de voir les autres vaisseaux, ça allait bien. Mais les petites écritures, j'étais pas capable. C'était embrouillé un petit peu, mais Il y a vraiment du potentiel dans cette bébelle-là si on la met vraiment de l'avant. Euh, C'est, euh, euh, j'ai joué un petit peu avec le futur. Je le voyais de même là. Euh, Vaudra juste falloir que ça soit un peu moins encombrant comme bidule. Écoute, il y avait des fils là-dessus, il là. y avait comme 3-4 ports USB, des affaires dédiées. Écoute, c'était compliqué à installer. C'est drôle parce que tu. C'est une bibelle comme super importante. Les gars, il y avait ça d'un sac à dos comme bien normal là, tu sais, c'était pas d'une valise, c'était pas d'une d'une mallette protégée avec des codes. Non, non c'était un sac à dos noir là, ben en dessous de la table, c'est tout le monde jouait puis avait les pieds à côté dessus. <rire> Je trouve c'est tellement drôle. Ça après un 5-6 minutes, installer ça, les petits settings, merci beaucoup, bonsoir, on est prêt. Euh, donc euh, vraiment cool, la gang de Nine Dots, une compagnie de jeux vidéo de de la région de Québec. Et euh, comme je dis, ben j'ai eu euh, en entrevue le président et euh, game designer Guillaume Boucher-Vidal. Et euh, je te propose Luc et les auditeurs d'aller écouter cette entrevue là à l'instant même. On est au Warp Zone six et avec nous, bon, on a l'un des membres de l'équipe de Nine Dots. En fait, c'est même le créateur. Salut, salut. Présente-toi un petit peu. Qu'est-ce que, pourquoi vous êtes du côté de du Warp Zone Oui, bon, euh, Nine Dots, c'est un studio que j'ai fondé il y a un peu plus de deux ans ici à Québec. Puis, euh, on, on trouve ça important de s'impliquer vraiment dans la scène. C'est quoi qui se passe dans le jeu vidéo à Québec? On veut nous mettre sur la map, puis en même temps, on veut on veut s'impliquer, on veut se faire remarquer. On trouve ça important que les gens sachent qu'on est là, qu'on existe. On est une petite entreprise indépendante. On n'a pas un directeur des communications constamment en train d'achaler les gens pour savoir qu'on existe à travers les journaux, les médias. Donc, c'est vraiment en participant activement, comme on Warp Zone qu'on fait aujourd'hui, qu'on va pas faire en sorte que le monde sache qu'on est là. Et là, ben vous êtes rendu où là dans le développement de votre jeu qui se nomme? God Factory Wingman, euh, ça fait un peu plus d'un an qu'on travaille sur ce jeu-là, c'est notre deuxième produit. Euh, on compte lancer un Kickstarter très bientôt, euh, le jeu il s'apprête à rentrer en Alpha Funding, mais le jeu est quand même déjà très poli, il y a déjà beaucoup de fonctions qui fonctionnent très bien, mais euh, il reste encore beaucoup d'aspects sur la progression des menus, vraiment là, du, les dernières couches pour pouvoir faire que le jeu soit vraiment un produit à part entière. Il est tellement bien développé, tellement rajeunie que il est jouable ce soir. Oui, tout à fait, il est jouable. Puis pendant notre campagne Kickstarter, le jeu va être euh, disponible pour tout le monde à essayer. Quel type de jeu, tu sais Y a pas le nom un petit peu du produit. Oui, alors c'est un simulateur de combat spatial. Puis euh, c'est un jeu multijoueur seulement. C'est des équipes 4 contre 4. Euh, c'est un jeu extrêmement coopératif. Donc si tu joues pas avec ton équipe, c'est la défaite assurée. Puis euh, comment je pourrais dire C'est vraiment une question de d'échange, de, de compatibilité. Je donne un exemple. Tu fabriques tes vaisseaux pièce par pièce. Donc, tu choisis tes ailes, ton cockpit, te, tes armes, tes ordinateurs. Mais comment tu te bâtis va aussi euh, affecter comment tu vas interagir avec les autres. Si j'ai un rôle plus support, ben ça permet à quelqu'un d'autre d'avoir peut-être un rôle plus offensif. Puis, chaque personne peut vraiment euh, se faire des rôles complémentaires. Ça apparaît même dans les armes. Si tu peux mélanger de la mitraillette avec euh, des lasers, par exemple. Mais là, ça va créer des effets où, justement, tu crées des brèches entre les adversaires qui vont les rendre plus vulnérables. Tous des effets comme ça où tout le monde a vraiment toujours une incidence sur ce qui se passe, puis tout a besoin d'être fait en groupe. Est-ce que éventuellement là, vous êtes à lancer cette portion-là de jeu, mais est-ce qu'on vise des batailles 8 contre 8, 16 contre 16? Est-ce qu'on veut grossir le, le, les, euh, les, les, les équipes navales? Bon, le scope du jeu de 4 contre 4, selon nous c'est l'idéal tout simplement pour avoir du contrôle sur ce qui se passe et pour pouvoir devenir un e-sport. Parce que nous autres, vraiment, ce qu'on veut, c'est avoir des, compé des, des, des compétitions, des tournois, vraiment pour dire quelque chose où tu peux te faire ta communauté. Puis c'est difficile d'avoir le contrôle sur 8, 12, 20 joueurs. Quand tu as 4 personnes qui se connaissent bien, qui peuvent se matcher, puis qui, qui vraiment, tout le monde connaît parfaitement comment que l'autre joue, je pense que c'est là que tu as vraiment le, le meilleur ratio. Puis euh, il manque pas d'action dans notre jeu en ce moment, quand tu joues avec 4 contre 4. En rajouté, mettons du 8 contre 8, des choses comme ça, ça devient hectique, ça devient erratique. Tu perds le contrôle, puis tu as moins l'impression que tu gagnes parce que tu l'as mérité. Un gros euh, gros merci pour l'entrevue et bon, on vous souhaite la meilleure des chances 9Dots avec votre jeu euh, God Factory. Un gros merci c'était donc euh, le président et euh, game designer euh, Guillaume Boucher-Vidal euh, du côté de Nine Dots Studio euh, de Québec euh, super cool comme je dis il me il m'a ouais. vraiment pris son elle disait hey, viens viens essaye ça puis là, il m'expliquait puis <rire> c'était drôle c'est une petite entreprise on s'entend mais il y avait toute son équipe avec le le t-shirt bleu poudre <rire> fait que c'était spoté tu la gang il mm -hmm. y en avait comme une traînée de fourmis là qui se promenaient dans, dans le même secteur euh, et quand ils ont installé le Oculus Rift euh, écoute ça se passait Écoute, les gars sont habitués de travailler ensemble, puis euh, ça allait super bien. Ils ont vraiment pris euh, sous leur aile le temps qu'on était avec eux autres. Euh, vraiment très très cool à côtoyer moi ouais, c'est c'est puis tu sais c'est drôle je, je sais pas si je suis le seul mais tu t'entends le gars parle puis tu t'entends la passion dans son dans ce qu'il dit ah c'est clair tu sais c'est c'est pas la poutine habituelle du uh, it's the best game ever tu sais c'est le gars il, il a travaillé dessus il a designé il a parti le studio euh, il doit s'arranger pour ramasser l'argent pour que son studio fonctionne son jeu c'est un peu c'est c'est c'est ça qui va y rapporter de l'argent à un moment donné il connaît son bébé tu sais il connaît ses ça. limites il sait où est-ce qu'il veut s'en aller avec euh, très cool puis tu vois que le gars il, il veut que ça marche puis tu vois que c'est c'est pas la la poutine du gros studio qui fait juste tu sais te, te lire une ligne éditoriale qui ont écrit d'avance puis que lui c'est c'est c'est naturel c'est puis tu vois que le gars il c'est son jeu là c'est son bébé là ça paraît Deuxième entrevue que j'ai réalisée avec euh, une autre entreprise qui était sur place et j'adore leur nom. Nine Dot c'est cool, c'est ils sont, sont sympathiques, mais le nom, c'est moins, c'est moins crocheur. Les prochains, Chains. <rire> Chainsaw Sum, c'est euh, c'est comme le rassemblement, le collage de Chainsaw puis de Awesome ensemble. Euh Chainsaw Sum, je laisse réaliser Games euh, eux aussi une entreprise de Québec, ils ont remporté euh, au mois de juin dernier le Pixel Contest. Je veux pas je veux pas me tromper dans le nom euh, Pixel Challenge euh, qui était présenté. C'est quoi ça C'est 48 heures. On demande à des gens une équipe, vous êtes 5 maximum, minimum 1. C'est <rire> à zéro, ça fait pas une équipe. <rire> à zéro, ça marche pas bien, bien. Ça code pas super fort. Vous codez un jeu, vous avez 48 heures. Ils ont gagné le concours et ça ça leur donne une place sur Steam, c'est c'est pas tu vas passer par Greenlight, c'est pas genre euh, ça se peut que, non non, le jeu il va être disponible sur Steam, euh, c'est un genre de capture de flag, c'est une vue au-dessus comme les vieux euh, Bomberman dans le temps euh, okay. tu as des murs de briques, tu peux les défoncer avec différentes armes tu affrontes 8 personnes et chaque chacune des personnes doit essayer de ramasser le flag, euh, tuer les ennemis en trop et de le rapatrier à son domicile, euh, ça donne des games extrêmement rapides et je me faisais Mais là, violemment clanché, il y a une des euh, une des personnes dans l'équipe, c'est une fille, OK Mais la fille elle connaît sa game assez que euh, j'ai fait l'entrevue avec Jean-Simon Otis, président et lui aussi programmeur. Euh, Mané, il dit là, euh, écoute, slack, <rire> donne une chance. Écoute, je vois 4 secondes. Oh, je m'en, c'est une game super rapide là, on s'entend là, euh, c'est un petit jeu, euh, mais en gang, le fun est assuré, c'est genre là, de jeu que tu fais là tu te pousse t'essayes de te bloquer à la vue de l'autre tu sais un, un un un party game là tu sais et euh, ben allez dis tu sais calme-toi <rire> relax là tu sais de nous une chance là euh, mais vraiment très très cool de la gang super sympathique il les autres aussi et donc euh, ben je vous présente deuxième entrevue avec cette fois-ci Jean-Simon Otis pour nous parler euh, du jeu knight donc euh, comme chevalier là, knight euh, en anglais donc euh, qui nous euh, parlait de ça euh, comme vous avez vu un peu dans la première entrevue musique assez forte plaisir assuré, c'était le porté. Donc, euh, on, on essaie de se cacher dans un coin pour avoir moins de bruit, mais la musique était forte. C'était, c'était tout un événement. Ça brassait. Moi, dans le fond, je suis Jans Mortis, je suis Chainsaw Gaming, président, programmeur et homme euh, de faire Dans le fond, tu vas le bord de passer à moi. Ouais, c'est ça. On, à trois, on fait tout. <rire> Donc, vous êtes une petite équipe. Vous êtes basé où On est basé à Québec. Dans le fond, on a notre studio à notre Et euh, pourquoi vous êtes ici au Warzone 6 euh, ce soir Dans le fond, on présente les jeux qu'on est en train de développer, euh, notre premier jeu ainsi que notre démo qu'on a faite pour le euh, Pisset Challenge. Ce qui, est, ce qui est bien bien cool, c'est que ça, ce concours-là, 48 heures, on développe un jeu et ça a donné de quoi de jouable actuellement puis euh, vous permettez aux gens d'y avoir accès. Oui, effectivement, on, on a travaillé, je dirais, un deux heures de plus à régler des bugs, des affaires comme ça, mais c'est ça, c'est le jeu qu'on a présenté qui nous a permis de gagner le Grand Prix là au niveau du Pixel Challenge. Euh, vous voulez le rendre disponible, vous allez le commercialiser sur quoi, quand, comment euh, On parle de, probablement après Noël. C'est pas un jeu qui a un très gros scope, donc euh, on s'attend à avoir à peu près un six mois de développement. C'est quelque chose qui va être pour les consoles next-gen, euh, probablement plus la Xbox One, comme je disais, pour euh, le fait que les huit les huit contrôleurs sont euh, enabled. Mais sinon, on ne ferme pas de portes euh, toutes les consoles euh, le plus qu'on peut, on va y aller. Euh, Parle-nous un petit peu là du type de jeu que c'est. Que euh, c'est un genre de capture de flag. Oui, dans le fond ben présentement comme euh, comme de jouer c'est euh, c'est un capture de flag qui est euh, qui veut jouer à 8 players. Le but c'est de de ramasser le plus de points. Euh, ça donne beaucoup de points quand on ramasse le flag qui est au milieu qu'on le ramène à la base. Sinon on peut aussi faire des points en euh, capturant des power-up, en tuant d'autres ennemis, en faisant des double kill, triple kill et ainsi de suite là. Donc dans le fond c'est ça qui fait euh, c'est des rounds de 3 minutes. Puis à partir de là, c'est celui qui fait le plus de points qui gagne la ronde de 3 minutes. Euh, pour ce qui est du deuxième projet que vous avez que vous présentez ici, Le deuxième projet dans le fond c'est Beat Blaster, ça fait environ huit mois qu'on travaille dessus, euh, c'est un jeu de plateforme mélangé à euh, un jeu de rythme, donc dans le fond ce qui arrive c'est que on utilise des mécaniques qui sont euh, basées sur le timing, donc ce qui va arriver c'est que, que le, le, le joueur, à chaque action qu'il fait, la musique change dépendamment de l'action qu'il va faire. Puis euh, utiliser dans le fond les powers, utiliser des barres d'énergie qu'il faut recharger avec le rythme aussi. Donc dans le fond, enfin, un bon mélange de ça. Puis on met plein de niveaux différents qui vont faire en sorte que le joueur va avoir à utiliser ses pouvoirs. -là. Et ça, dans quel horizon, quel timing vous voulez sortir ça et sur quoi? Là, présentement, euh, on a on a déjà un slot pour Steam. Donc dans le fond, le jeu va être sur Steam. Euh, au moment qu'on va le sortir, ça va probablement aller au mois de comme dix novembre-décembre que la sortie va se faire. Euh, comme je dis, ça va être sur Steam. On va probablement aussi essayer d'aller plus sur des consoles. Il y a rien de certain encore, mais on aimerait bien le faire, dépendamment du succès du jeu, là, de la, des ventes qui vont être faites aussi. Quand tu me parles de Steam, est-ce qu'on parle de Greenlight ou vraiment? Vous allez directement sur le magasin de Steam? Directement sur le magasin de Steam parce que, dans le fond, euh, on n'a pas eu à passer par Greenlight. On a soumis le jeu à un concours. Euh, on a été très chanceux. À la base, le concours nous offrait une place de démo sur Steam. Euh... Valve, en fait, ok, euh, tous les, les projets qui ont été soumis au concours sont très bien. On vous donne le slot de, pour la vente avec vos données. Ouf, merveilleux. Euh, on, on le prend à, à, volontiers. Et c'est comment de développer un jeu là Vous aviez une micro équipe là ouais c'est euh, on n'a pas le choix de faire tout dans le fond il y a pas de il y a pas d'ailleurs je suis pas capable de faire ça regarde euh, David il est programmeur il fait de l'animation fin mais il a, il, a, il a pas été entraîné pour faire de l'animation là donc dans le fond moi je m'occupe aussi plus qui est administratif Jade fait tout ce qui est le visuel dans le fond mais elle, elle a quand même pas mal d'ouvrage fait que elle est juste à ça elle est assez occupée fait que c'est ça il y a pas il y a pas personne qui dit ouais il faudrait que tu fasses ça non je suis pas capable c'est on le fait on n'a pas le choix puis on, on a du le fun à le faire on apprend tellement c'est c'est merveilleux certaine mesure, est-ce que tu pourrais dire que ça vous permet d'avoir un regard neuf sur ces travaux-là, sur ces façons de procéder ah Absolument, parce que je dirais que quand que je, on a déjà travaillé, moi je travaillais chez Frima précédemment, puis j'avais vraiment un type de programmeur. Donc, dans le fond, j'avais pas vraiment, je voyais pas le, le revers de oh, qu'est-ce que c'est pour faire la, la faire l'animation, faire du UI, mettons. Mais là, dans le fond, j'ai pas le choix. J'ai pas personne qui va le faire pour moi, fait que. Je, je le fais, puis en fin de compte, j'apprends à le faire, puis j'aime ça, donc c'est c'est ça qui est merveilleux dans la chose. Tu as déjà été dans une plus grosse boîte, est-ce que tu es intéressé à tourner dans une grosse boîte ou d'être ton propre patron, c'est c'est vraiment ce que tu visais? C'est vraiment dur à battre, en fait, là, sincèrement, je, à moins que j'ai vraiment pas le choix... Je veux rester mon propre patron. Puis, euh, sincèrement, j'espère vraiment que ça va fonctionner parce qu'on a tellement de plaisir. Puis, comparativement à travailler dans une grosse boîte, le dynamisme est absolument, totalement différent. Puis, j'aime beaucoup mieux ce dynamisme-là que, justement, le, ce qui va se retrouver dans une grosse boîte. Un grand merci. Ça fait plaisir. C'était donc Jean-Simon Otis, président et programmeur pour Chainsaw Sum Games du côté de Québec, où, euh, eux aussi. J'ai un peu mélangé là, les histoires, là, mais euh, c'est leur deuxième jeu, celui de rythme, qui euh, est disponible, qui sera disponible directement euh, sur Steam Night. Le, eux, ils, veulent, ils visent la console euh, Xbox One avec ses huit euh, contrôleurs possibles euh, pour faire un party game de salon. Fait que on leur souhaite la meilleure des chances avec, euh, avec ces deux jeux-là. Jeux -là. Euh, jeu qui étaient disponibles pour essayer Là, euh, lors du Warp Zone alors euh, c'est cool ça. Ouais, c'est c'est cool, c'est cool de voir aussi qu'ils ont ils ont le goût de développer sur PS4 puis sur Xbox One. Puis c'est c'est surtout parce que tu sais euh, Microsoft a ouvert un peu le, le la possibilité de publier plus facilement sur euh, sur le, le, leur magasin en ligne pour la Xbox. C'était pas mal plus dur avant ça. Là. Fait que euh, non, c'est bien. C'est le fun d'avoir des nouveaux studios québécois réussir. Euh, fait que, regarde, euh, bonne chance oui, C'est juste euh, ça là. On est toujours là, la réalité augmentée Si vous êtes euh, une personne du milieu euh, Vous avez déjà à faire tester, vous voulez qu'on parle de vous euh, Vous avez du temps Vous avez voulu nous parler euh, directement euh, Dans l'émission, on, on est prêt, On va vous accueillir sans faute, sans problème D'autres, euh, ça nous fait du matériel Mais et ça, et ça nous on nous a perdu autres? un collaborateur Fait que boucher du temps, c'est toujours euh, bon C'est currant, ça, ça c'est hot ça nous Non entend. mais c'est le fun de parler avec des, des passionnés puis du monde qui crée aussi, c'est le fun de parler avec des gamers mais c'est le fun de parler avec du monde qui crée les jeux qu'on va à, à, à quoi on va jouer tu sais c'est toujours c'est toujours le fun yes donc beat blaster et ignite euh, des entreprises en fait de l'entreprise chainsaw awesome aw chainsaw awesome chainsaw chainsaw awesome ouais. chainsaw awesome c'est comme une chainsaw puis awesome fait que tu mets le awesome à chainsaw fait que c'est chainsaw games voilà tu le dis beaucoup mieux que moi j'essaie <rire> euh, on va y aller avec euh, deuxième sujet de l'émission il est déjà écoute le temps avance euh, extrêmement vite t'as écouté cette semaine euh, le film Justice League euh, le paradoxe temporel euh, même si je pense c'est un dessin animé euh, c'est pas pour les enfants Oui, c'est un dessin animé de bon, c'est distribué par Warner Brothers et euh, DC Comics. Non, c'est ça, c'est un dessin animé. Pas nécessairement pour les enfants. C'est euh, c'est plus violent. Il y a du sang. Euh, il y a vraiment des personnes qui meurent. Tu sais, souvent euh, quand j'étais jeune, je regardais euh, les GI Joe puis les Transformers puis ça se tirait tout à pu faire puis il y avait jamais un être humain qui se faisait toucher. Euh, dans celui-là, c'est c'est vraiment on, on vise plus un euh, un marché adulte il euh, y a des vraiment des personnages qui meurent dans des circonstances un peu moins tu sais intéressantes là. Euh, fait que c'est pas nécessairement pour les enfants. C'est quoi de Flashpoint Paradox? Mais c'est un film de Justice League donc on retrouve tous nos super-héros préférés. Euh, ben, OK, certains qu'on s'en fout un peu, mais bon Batman, Superman, Green Lantern, de euh, Flash, euh, bon, quand je dis à ceux qu'on s'en fout un peu, Aquaman. <rire> bon, euh, donc euh, Ça se passe, euh, on, on retrouve Flash, euh, qui est... Euh qui qui euh, bon se, se rappelle la, euh, que sa mère s'est fait tuer dans un meurtre un peu sordide la, le jour de sa fête et puis euh, il, bon on, on commence le film il est devant la pierre tombale de sa mère puis là il il arrête pas de dire maman c'est euh, on voit sa mère et puis lui pris sur le bord de la route euh, l'auto a brisé tout ça puis là on voit un peu que euh, flash euh, qui est Barry Allen a un peu Euh, le goût de courir vite mais bon il est pas nécessairement rapide il essaie toujours de courir vite toujours à sa manière ah, je vais courir après le taux pour la rattraper qui avait nous aider je vais courir jusqu'à la station service ça m'a dit garde ralentir un peu là de toute façon tu es, es vraiment pas si vite que ça euh, On voit un peu le début de sa relation avec sa mère, puis il rentre de l'école une journée euh, en courant, mais en courant pas assez vite, puis il retrouve sa mère qui a été tuée par un voleur, où on n'a pas trop vraiment d'histoire à savoir pourquoi qu'elle est morte. C'est un vol qui a mal tourné tout ça, ou si c'est quelque chose d'autre, Mais on ne sait pas trop. Mais bon, euh, il trouve sa mère morte euh, par terre, puis euh, on le retrouve après ça, bon... Euh, plus vieux. Ça, c'était dans ses souvenirs. Il se rappelle ça. On le retrouve plus vieux. Barry Allen, qui est Flash, qui est un policier dans son travail de tous les jours. Euh, on le retrouve... Euh, il y euh, a un vol au musée Flash. là, Déjà, en partant, ça accroche un peu. Pourquoi qu'il y aurait un musée Flash? Donc, Flash, qui est pas, qui est un super-héros intéressant, là, mais qui est pas le plus grand super-héros de l'univers de DC. Il y a un gars qui court vite puis qui fait juste faire bouger ses molécules rapidement c'est quoi je te tourne à l'ento super vite j'arrête je te donne un coup de poing puis c'est à peu près tout ce qu'il fait là <rire> mais c'est pas c'est pas le super héros le plus intéressant de l'univers t'arrives de dos on... tu fais pas de bruit tu es capable de... tu sais de... C'est un, un bon coup pour la Samie. Merci bonsoir, c'est fini là. Ouais, c'est ça. Fait que c'est pas c'est pas le super-héros le plus intéressant, mais il est quand même pour son c'est l'histoire suit plus lui que les autres, puis l'histoire est intéressante. Donc, il y a un il y a un vol qui se passe au musée Flash pendant qu'il est debout avec euh, sa blonde devant la tombe piète tombe de sa mère, il s'en va là-bas et puis là il retrouve bon un paquet de méchants de l'univers de Flash le le docteur j'oublie leur nom tellement que c'est pas un univers que j'ai suivi là euh, le docteur Cold je pense puis après ça tu as le capitaine boomerang puis euh, le maître des miroirs c'est vraiment là, des des des super vilains euh, ordinaire, tu sais, genre moi et toi en costume, puis euh, avec deux trois petits trucs qu'on a, c'est pas trop impressionnant à rien, là. Euh, surtout c'est une autre en collant, ça serait ben vraiment ben ordinaire. Ça serait impressionnant, mais pas dans le bon sens. Pas dans le bon sens, tu fait il y a pas, euh, c'est c'est des super c'est des supers vilains genre un peu ordinaire. Euh, puis là il arrive Saul qui est euh, le contraire de Flash. Lui il vient du 25e siècle, puis il est vraiment le contraire de Flash. Il a reproduit euh, l'accident qu'il a créé. Flash qui est devenu un, un hyper vélosse donc un rapide puis il a, il a reproduit le même accident qui euh, l'a transformé en Flash en hyper vélosse puis il est lui aussi hyper vélosse mais au lieu que son costume soit rouge avec des choses jaunes après lui il est jaune avec des choses rouges si on a on a été vraiment Je pensais super, je pensais que tu disais il, il est vraiment l'inverse parce que lui il est hyper lent. C'est ça. C'est c'est l'homme de 6 millions qui courait à la télé au ralenti. <rire> ouais, non, non. Mais euh, tu sais il est aussi rapide, il a les mêmes pouvoirs à peu près mais il y a pas vraiment le même le même maîtrise de ses pouvoirs. Puis bon ben il est méchant, tu sais. Fait d'où le contraire de mm -hmm. fait que on le retrouve il est en train de Le, le, la dé, le, le vol du musée Flash mais son vrai but c'est de détruire Flash puis euh, bon un pâté de maison à alentour juste pour faire un, un statement c'est-à-dire garde c'est moi et boum je n'ai pas peur de tuer tout le monde et là bon il a installé euh, subtilement en arrivant en courant super vite des petites bombes après tout, tous les autres super méchants puis euh, il menace de toutes les faire exploser puis faire exploser le musée avec le pâté de maison puis se débarrasser de Flash en même temps bon Là, les autres arrivent, Green Lantern, Cyborg, euh, Superman, Batman. On aurait dû envoyer Claude Poirier, il aurait réglé ça, lui, le négociateur. Ah, juste <rire> ouais, mais dans Ça aurait été peut-être plate un peu dans l'univers de, de, de super-héros. Claude bon, Poirier, arrive... en collant, ça aurait été qu'un ramène. <rire> il arrive toute la gang, euh, Wonder Woman, Flash, euh, bon Wonder Woman, Green Lantern, Superman, Batman et bon, Aquaman. Euh... Pis bon, il arrive, il réussit à arrêter euh, les explosions de manière différente. Euh, il y a une scène assez cool. Où Superman il a juste ses deux mains en lenteau de la bombe, puis attend juste qu'elle explose <rire> parce qu'il va juste l'arrêter entre ses deux mains pendant que les autres essaient de D désamorcer les bombes dans des places différentes tu Aquaman il a le super pouvoir de contrôler des bactéries qui vont détruire la bombe en la mangeant en dessous de l'eau bon des affaires comme ça Batman dans l'espace avec euh, Green Lantern qui le tient dans une bulle pour la désamorcer là il réussit à désamorcer ça il réussit à arrêter Saul puis Saul, juste avant de, de de se faire emprisonner ou se faire amener par Superman euh, en prison, il dit à euh, Flash, il dit euh, t'as jamais été assez rapide pour m'arrêter, t'as même pas été assez rapide pour pour sauver la personne à qui tu tenais le plus, qui est sa mère. Puis euh, là, Superman, il dit garde, ferme-la, puis vient temps. Il dit ferme ta bouche, tu vas aller, tu vas avaler des mouches. <rire> Puis là, il l'amène en, en prison. Mais là, Barry, euh, Flash, est un peu traumatisé du commentaire. Puis là, il se met à courir super vite. Puis tout ce qu'on voit, on nous explique pas vraiment pourquoi, comment. Et euh, c'est n'est pas graphiquement expliqué. On voit qu'il court vite. On voit qu'il y a comme des éclairs qui se passent à l'entour de lui. Puis il se réveille à son bureau au commissariat de police. Puis tout d'un coup, tout a changé. Euh, il a tel, couru tellement vite qu'il a changé de dimension. Euh, il y a une guerre qui se passe sur la Terre entre les Amazones euh, puis les Atlantes. Donc entre la gang de, euh, de, de Aquaman puis la gang de Wonder Woman sont en guerre un contre l'autre. On va voir pourquoi ils sont en guerre. Je vais vous laisse regarder le film euh, si vous voulez apprendre. Je vous conterai pas l'histoire au complet, ça va enlever un peu le but de le voir. Euh, il y a une guerre comme ça. Les super héros sont nécessairement ne sont pas nécessairement pareils comme ils sont Superman euh, la Terre le connaît pas euh, la Terre l'a jamais vu personne sait qui est qui est là même s'il est sur la Terre il a été comme capturé euh, le, le twist intéressant c'est que puis c'est pas vraiment un spoiler vous allez le savoir comme dès le début du film euh, Batman, c'est pas Bruce Wayne, c'est Thomas Wayne, le père de Bruce Wayne, parce que c'est Bruce qui s'est fait tirer par le, le méchant dans la ruelle en sortant du cinéma. Okay. Donc c'est c'est le contraire. Et puis euh, lui Thomas Wayne, c'est euh, fusil bang bang, euh, puis euh, tuer les méchants ça le dérange pas, puis tout ça. Euh, il y a un combat assez épique avec euh, ce qui devrait à être euh, la la version futuriste de Harley Quinn ou de la version de cet univers-là de Harley Quinn qui est la, le bras droit du Joker la la fille euh, avec l'espèce de maquillage de clown mm -hmm. euh, fait que c'est vraiment c'est vraiment elle euh, puis là il dit il la menace il y a où le Joker il y est où le Joker puis elle a dit je te le dirai pas puis il y a Pitch en bas d'un building puis c'est Cyborg qui vient la sauver sinon ça se serait écrasateur. fait qu'il y a vraiment aucun aucune limite à ce qu'il peut faire pour arrêter des méchants. Et puis, bon, il y a Cyborg qui est là-dedans. Euh, là, on s'aperçoit que Flash, Barry Allen n'a aucun pouvoir. Son accident n'est pas arrivé et sa mère est vivante dans cet univers-là. C'est ce qui met un peu la puce à l'oreille. Il voit sa mère en avant des, des marches du commissariat quand il sort et il dit « Maman, t'es vivante ». puis on s'aperçoit qu'il y a quelque chose qui cloche. Fait qu'on va euh, voir comment Flash veut récupérer ses pouvoirs pour pour, pour pouvoir revenir dans son univers puis arrêter ce qui se passe là parce que présentement, dans l'univers où il est, les Amazones et les Atlantes se battent un contre l'autre puis sont en train de détruire la Terre au complet. Ils ont détruit l'Angleterre, ils ont détruit euh, la France. Euh, c'est leur territoire maintenant à eux puis ils se battent un contre l'autre. Puis c'est vraiment, sont en train de d'annihiler presque l'humanité tranquillement. Il y a une grosse guerre puis tout le monde a peur de ça. Puis là, ils essayent de reproduire son accident pour qu'il regagne ses pouvoirs avec l'aide de Thomas Wayne qui est Batman dans cet univers là euh, c'est vraiment super intéressant on voit aussi Lois Lane qui est encore euh, une, une une journaliste là-dedans mais elle est pris dans le territoire des euh, des Amazones pour essayer de ramasser des informations pour le gouvernement euh, Cyborg travaille pour le gouvernement aussi dans cet univers là euh, c'est c'est vraiment une twist les super héros sont pas mal là mais ils ont pas nécessairement le même rôle l'ex-lauteur est là mais il est, il est un gentil dans ce monde-là il essaie d'aider l'humanité à se débarrasser des Atlantes puis à se débarrasser Euh, des des, des Amazones d'arrêter la guerre puis de ramasser l'information sur réseau euh, puis Superman est là mais Superman a été capturé puis a été mis euh, en quarantaine puis il est tout maigre puis il parle presque pas parce qu'il n'a pas été en contact avec euh, les Kent qui l'ont élevé tu sais donc c'est un univers complètement différent euh, certains certains gentils sont méchants euh, certains méchants sont gentils il y a des méchants qui étaient alliés Avec Soul, donc le, le capitaine Boomerang, puis euh, a, le, le, en tout cas ces méchants là, qui sont du côté des super-héros dans cet univers là pour essayer d'arrêter euh, les méchants. C'est une histoire qui est vraiment intéressante. Il y a des petits bijoux de, de scène, surtout vers la fin. Il y a une scène qui est assez euh, qui est assez magnifique, surtout si vous l'écoutez en anglais, parce que en anglais c'est toujours Kevin Conroy qui joue. Le personnage de Batman, c'est un classique. C'est lui. Si vous avez joué à Arkham City, si vous avez joué à n'importe quel jeu euh, de Batman, c'est toujours lui qui fait la voix. Kevin Conroy, c'est la voix de Batman maintenant. C'est vraiment euh, en, surtout en anglais, en français aussi, c'est la même voix. Si vous l'écoutez en français, c'est la même voix que la personne qui a fait la voix dans dans, le dernier, les, dans les derniers jeux de Batman. Okay, Et qu'on le reconnaît, que... tu sais. Euh, autant que en anglais, comme pour le Joker, c'est euh, le, le gars de Star Wars là. Mark euh, Hamill, c'était ouais. Mark Hamill. Je pense qu'il a arrêté de le faire. Là. Mais euh, on voit pas vraiment le Joker là-dedans. Euh, Puis je, je vais me garder une petite jaune pour vous dire c'est qui le Joker dans cette histoire là. Okay. Ça, ça va, ça va vous faire un beau petit. Euh, va pas petit... trop loin. Non, c'est ça. Fait que c'est pas mal à peu près tout ce que je vais vous dire sur l'histoire. Louez-le euh, ou achetez-le. Il est pas tellement cher sur Amazon. Il est à peu près 20 dollars en Blu-ray. Fait que c'est vraiment pas cher. Euh, c'est un film qui dure, quoi, 81 minutes. Fait qu'un petit peu moins d'une heure et demie. Euh, ça se regarde bien. L'histoire est intéressante. Comme je vous dis, c'est un peu violent. Il y a du sang, oui. Il y a des humains qui meurent, euh, étranglés, et d'autres manières un peu euh, un peu plus sordides. Euh, surtout quand il y a une attaque, comme en est des Atlantes, sur l'espèce de bateau où les humains essaient d'aller prendre de l'information. Euh, ils sont pas mal tout... Euh, c'est un, un carnage, là. Donc, oui, il y a du sang. C'est pas pour les jeunes mais euh, c'est c'est un bon film, il y a une belle twist, euh, l'histoire est intéressante, puis comme je dis il y a une scène vers la fin euh, qui qui est vraiment un peu touchante euh, avec Batman euh, que tu sais c'est pas une manière qu'on est habitué de le voir donc c'est un film qui vaut la peine d'être vu. Euh, je vous dis pas que c'est le meilleur film d'animation euh, de de bon de Justice League ou avec Batman Superman dedans, mais c'est un bon film pareil. Moi je donnerais un 7 Point cinq me tombe. Ok. Tu sais, c'est pas, c'est c'est pas euh, le meilleur, mais ça vaut ça vaut la peine d'être vu. Si vous êtes amateur de comic book, de dessin de, de dessin animé ou de films d'animation, euh, de super héros, là, je parle pas du dessiné des choses comme ça. Si vous aimez ce genre d'animation là, c'est bien fait. Il y a certains personnages qui sont difformes. Euh, Aquaman, j'ai de la misère avec la manière qu'ils l'ont dessiné. Là. Il y a une face large elle se un peu là, ça ça fait pas naturel les autres sont pas mal corrects il y a juste lui on dirait qu'il est musclé à la fois 10 là euh, <rire> tu sais quand même quand tu as même les joues musclées, là je sais pas comment si tu fais des des des, des poids haltères lui avec il joues, marche même. en train <rire> ouais c'est ça c'est un peu exagéré pour ça mais euh, ça, ça vaut la peine d'être vu j'ai eu euh, du plaisir ma femme aussi là, on le regardait en couple puis ça... Ça a fait la job, elle a trouvé ça intéressant. Fait qu'un bon petit film à, à regarder une journée pluvieuse. Ah ben, ben parfait. Divertissement euh, bien assuré, 7.5 c'est euh, ta note. Donc ça vaut la peine, ça vaut la peine. Bon, oui, c'est c'est pas, euh, c'est comme je dis, vous allez passer un bon, un, un bon petit euh, 81 minutes là. Euh, faut pas, faut pas avoir nécessairement beaucoup d'attentes. Si on fait juste embarquer dans l'histoire puis regarder l'histoire pour ce que c'est c'est vraiment bien ils joue dans une, un univers alternatif hein, fait qu'il y a comme c'est pas de Limites. ça fait c'est ça il y a pas de limite ça fait pas l'univers connu non plus Euh, fait que c'est c'est non c'est intéressant ok euh, un gros merci euh, Luc pour euh, cette chronique je pense qu'on va mettre fin sur euh, de l'émission là-dessus on a déjà pas mal parlé euh, l'air de rien euh, je veux euh, ressaleruer et re féliciter les gagnants de notre concours euh, Jonathan Terrien qui remporte Burnout Paradise Daniel Blanchette euh, Crisis 2 Alan Bernard euh, Madonna of Honor et Mirror's Edge par Lisette Simonneau félicitations on lancera le, lors du prochain épisode un autre concours Zombie Tank 2 de Frimand et Martin Brouard qu'on a eu dans l'émission un peu plus tôt qui sera donc à faire gagner, à faire tirer alors si l'interview vous a interpellé, vous a donné le goût d'essayer de, de ce jeu-là, si vous avez une Playstation 3 ben ce sera l'occasion de pouvoir l'essayer et de gagner grâce à nous autres. Euh, Luc, avant qu'on se quitte, je vais te demander bien, où est-ce qu'on te retrouve sur le web? Euh, ben Sur Twitter, vous pouvez me rejoindre à Scalazormo Euh, puis pour euh, pour encore un petit bout de temps un petit mois et demi <rire> sur euh, c'est JUP pour le, le podcast euh, histoire de gamer, j'ai enregistré de le, la, le dernier épisode c'était avec Laurent Lassalle, si vous allez écouter ça. Puis il en reste un que je vais enregistrer euh, fin octobre début novembre, ça va être avec euh, notre ancien collègue de la réalité augmentée FDL, pis ça va terminer euh, ce podcast là à 22 épisodes après ça c'est c'est c'est terminé. C'est à peu près c'est à peu près là là. On met clé dans la porte. Oui, on met la clé dans la porte. Mais 22 épisodes, ça a fait pas mal le tour. Euh, c'est intéressant. Ça a été une super belle expérience pour moi. J'espère que les gens ont aimé ce podcast-là. Puis, euh, c'est ça. C'est c'est c'est le temps que que je vais je mettre fin à ça mais euh, je dois toujours rester ici euh, avec toi pour faire ce petit podcast là là. Ouais, puis manger et, euh, kidnapper ou violenter les euh, le troisième du trio que finalement il est tout le temps en train d'essayer de sauver. Euh... Ouais, c'est ça, faudrait euh, faudrait peut-être l'attacher ou quelque chose. On verra on on parlera ça donc. On verra, on verra, on le, ressort, donc, on faut... verra le prochain. On ah, rappelle d'ailleurs un... qu'on se cherche euh, un troisième membre maintenant Daniel qui a dû euh, quitter, on vous le rappelle. Euh, moi, on me retrouve sur le web euh, sur les réseaux sociaux euh, sur Twitter, euh, mon compte personnel @gangj _b. D'ailleurs, je vous euh, je vous invite, ça vous tente de gamer euh, euh, GTA 5, je suis euh, je l'ai acheté sur Xbox 360, on veut se faire peut-être une gang là pour faire les co-op euh, en groupe, euh, se faire un gang. Euh, ben ajoutez-moi c'est la même chose, c'est gang j_b là euh, sur euh, sur l'Xbox, sur le PSN aussi. Alors, ajoutez-moi si ça vous tente de gamer, euh, même chose aussi sur Steam. Si l'occasion se présente, allez-y. Euh, ou encore, euh, ben si vous voulez parler euh, directement de la réalité augmentée, qui se trouve être moi aussi, mais c'est une autre identité. <rire> c'est lui pareil, mais caché en arrière d'un autre nom. C'est comme Bruce Wayne versus Batman, c'est pas mal la même personne. Mais... Ouais, c'est c'est plus. Euh... J'ai moins de pouvoir, par exemple. Capitaine capitaine Frette euh, versus Jean-Benoît Gagné. Je sais pas. <rire> J'y vais la gang. At réalité Hug pour le compte officiel de la réalité augmentée. On a toujours notre adresse courriel. Vous avez des commentaires, des suggestions. Vous voulez postuler pour le poste de, de, de collaborateur à la réalité augmentée? Bien, podcastréaliteaugmentée at gmail.com. Et on est aussi sur Facebook. Cherchez-nous et euh, aimez-nous. On aime ça être aimé. <rire> <rire> on est coquins <rire> et euh, c'est pas mal là dessus sur cette coquinerie qu'on va euh, terminer cette émission, un grand merci d'avoir été des nôtres et on se reparle une prochaine fois pour un autre épisode de la réalité augmentée, salut ouais. tout le monde merci, bye